Je t'apprendrai l'histoire de ce couple éternel Tu ris, tu ne me crois pas Tu es seul, mais m'entraîne près Tu les vois par des amis que des gens desci, que des gens. La vie de tous les jours Qu'il faut recommencer Je t'apprendrai les mots Qui dorent fond de toi Je t'apprendrai les mots Que tu ne pas A deux, tout est plus facile Au milieu de la grande ville Car tu sais, je ne connais pas De bonheur parfait qui ne se gagne prendre l'amour pour ne plus lu